Où est né le prophète Le prophète est né dans la Mecque de l'année de l'éléphant, au cours du premier mois de printemps.